au chapitre 6 sur au 15, on commence là. En fait, on va commencer au verset 13. dieu Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le saumant est une garantie qui met fin à tous leurs différends.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 là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. En effet, chapitre 7, verset 1, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à, à perpétuité. Considérez combien grand est celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent la sacerdoce sont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur tout le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et celui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici... Ceux qui perçoivent la sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, les Lévi, qui perçoit la là l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchis était calore devant Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi d'Agnon peuple, était-il encore besoin qu'il pérût un autre sacrificateur selon l'ordre de Mitzzadeck et non non et non selon l'ordre d'Aaron. Ce matin, on va aborder une autre section de l'épître aux Hébreux qui va s'étendre du chapitre 7 aller jusqu'au chapitre 10 et qui va être d'une assez grande complexité pour la plupart d'entre nous. Et euh, on doit, en, ce matin, on va faire juste mettre la table cette section-là. On peut pas aller plus loin. Maintenant, on va voir les prémices de cet enseignement que Dieu veut nous donner. Et euh, on va ensemble s'engager, je l'espère, à être amené à l'accomplissement Voilà la perfection. par Dieu. Et non pas par moi, soyez rassurés, mais vraiment perdu. Sans mettre un peu dans le contexte, Broqué euh Gilles d'ailleurs l'avait annoncé, on est le chapitre 6 qu'on a étudié dans les trois dernières semaines, même les quatre dernières enseignements sur euh, l'épître aux Hébreux. Et et comme euh, coupé par un avertissement qui est donné au lecteurs de l'Épître, c'est-à-dire nous, y compris les gens qui l'ont reçu la première fois. Et on a commencé un sujet au début du, dans le fond, euh, à la, euh, avec le chapitre 5, qui était comme coupé par les, le, les exhortations et on revient au sujet en question. Et ce sujet-là, c'est le souverain sacrificateur Le plus grand des souverains certificateurs la plus merveilleuse des alliances et les superlatifs ne cessent de fuse de fuser dans les péaux aux hébreux au sujet de ce qu'il veut de ce que dieu veut nous enseigner et pour comprendre ça ça demande un certain effort de comprendre ce qui était existant et ce qui était remplacé par Le nouveau souverain sacrificateur, la nouvelle alliance, le nouveau ministère du souverain sacrificateur, etc., etc. Je veux juste vous rappeler brièvement, si vous regardez en prélude à ce texte-là, là on vient au verset 12 du chapitre 5, verset 11 même. Nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Le texte de la Bible nous dit qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Celui qui est en avant lit ça et dit, je vais avoir de la misère à expliquer. C'est des choses difficiles à expliquer. Ça va? Là, il y a même un point supplémentaire dans le cas de ceux qui ont reçu la lettre, et ça peut être le cas de certains ici, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous devriez être des maîtres, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Et j'ai a abondamment parlé des situations qui pourraient faire en sorte que les croyants pouvaient être lents à comprendre. Hein? Vous devriez être des maîtres, mais on vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits au verset 14. Le mot qui est là, des hommes faits, ça pourrait être traduit par les hommes accomplis, des hommes amenés à la perfection, des hommes euh, réalisés. C'est le même mot qui est utilisé au verset 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, « Tendons à ce qui est parfait ». « Tendons à ce qui est accompli, un accomplissement. » Et la vraie traduction, ça doit être « Soyons portés vers ce qui est un accomplissement. » Il y a deux possibilités d'interpréter ce, cette, cette phrase-là. Parce que vous pouvez voir, elle son importance. Puis, elle va diriger toutes les pires. Oui? 6, verset 1, excusez-moi. Je continue, là. Oui. Tendons vers soyons portés vers ce qui est un accomplissement ou ce qui est vers la perfection. Il y a deux possibilités de voir ça. Et les deux sont valables, il s'apprêt. Il faut les prendre dans les deux, je crois. Tendons vers ce qui est un accomplissement, c'est soyons portés vers ce qui est un accomplissement ou ce qui est parfait ou ce que Dieu est en train de faire en nous. Comme dit, laissons-nous porter vers ça. Mais c'est aussi dans le cas de l'épître aux Hébreux, on peut pas négliger ce sens-là. Je vais essayer de vous le montrer un tout petit peu ce matin, mais j'arriverai pas à faire le tour de tous les versets qu'on parle. C'est soyons portés vers ce que Dieu a rendu à la perfection. Et ça c'est en rapport avec le souverain sacrificateur, c'est en rapport avec la nouvelle alliance, c'est en rapport avec le nouveau ministre, le ministère du souverain du nouveau souverain sacrificateur etc., etc. Rappelez-vous que le contexte dans lequel les l'Épître est reçu, ce sont des gens qui ont tendance à revenir au judaïsme, à l'ancienne religion des pères. Ils avaient tendance à revenir, ils voyaient ça, ils étaient confus, puis ils voyaient ça comme... Ils avaient perdu de vue complètement le nouveau sacrificateur, et ils revenaient vers le souverain sacrificateur terrestre qui a fait des sacrifices jour après jour, etc., etc., et ils perdaient de vue l'accomplissement que Dieu avait accompli, la perfection que Dieu avait fait avec Jésus-Christ. Et j'espère pouvoir juste vous faire vous le montrer un tout petit peu que c'est vraiment un des deux sens importants. Mais avant d'y aller, et ça, c'est extrêmement important de votre part, parce qu'oubliez ça, c'est n'est pas moi qui vais le faire pour vous. Je suis un instrument de Dieu. Gloire à Dieu si Dieu vous bénit ce matin à travers ce qui réussissaient à me montrer, à travers l'Épitre, maintenant. Le tendon vers ce qui est parfait, ou soyons portés vers ce qui est parfait, ou ce qui est un accomplissement, ou ce qui est la perfection. Ça inclut moi et vous, vous et moi. C'est un ordre, dans le grec, c'est un ordre à la première personne du pluriel. On a ça en français. Hein? Soyons forts. Faisons ci. Faisons pas cela. Faisons agissant comme si c'est des ordres à la première personne du pluriel mais quand on dit quelqu'un parle comme ça ça présuppose que tout le groupe va agir comme ça sinon ça n'a pas de sens comprenez vous est-ce que vous saisissez c'est que si vous voulez pas embarquer là-dedans vous oubliez ça, bon, ça vous avez du chinois pour les quatre prochaines semaines, au minimum. Le temps qu'on a qu épuisé les trois prochains chapitres de l'Épître aux Hébreux, si ça prend juste trois semaines ou quatre semaines. Ça va être du chinois. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on veut ensemble, être porté vers ce que Dieu montre comme étant la perfection dans, évidemment, l'aspect du ministère de Christ, qui est le souverain sacrificateur par excellence Et je peux pas faire cette décision-là tout seul. Je n'ai fait un bout. Peut-être que j'ai eu le privilège de préparer de découvrir des choses dans l'épître que vous avez pas encore vues. Gloire Dieu. Mais je pourrais pas vous le montrer comme ça. Il faut faire que de votre part, il y ait un effort. Des choses difficiles à comprendre. Hein? Vous devez, si vous voulez être des maîtres, il va falloir que vous acceptiez de faire cet effort-là. Et ça peut être aride, des bouts. parce que vous allez servir saisir cette perfection là que Dieu veut nous montrer il va falloir qu'on paye le prix on a pas le choix. L'embarquer L'embarquer ici réfléchis encore, c'est bien. C'est pas un oui inconsidéré qui va dire. Un docteur Saint-Joannique va peut-être pas le dire. C'est pesant, là, cette, cette exhortation-là qu'on a ici. D'accord? Oui, il y a le problème de la foi. ça c'est On en a discuté abondamment, jusqu'à date, dans l'Épître aux Hébreux. Vous allez voir qu'il y a comme un intermède dans les trois prochains chapitres. On en parlera pas beaucoup du problème de la foi. Mais il va revenir au chapitres 11 et 12, et faut être sûr de ça. Ça va être le quatrième avertissement solennel qui va être donné dans ces chapitres-là, en rapport avec la foi. Parce que ce qu'on va voir va impliquer une réponse de la foi la part de ceux qui ont reçu la lettre. Et je crois que nous aussi, on a reçu cette lettre-là. 20 siècles plus tard, mais on l'a reçu quand même. OK? Je vous dis encore, ça dépend pas juste de moi, ça dépend aussi de vous. Ça dépend pas juste des prédicateurs qui vont venir après moi. Ils vont vivre le même genre de difficultés. C'est pas un sujet qui est facile. Ça demande une connaissance de l'ancienne alliance et quand on vous parle de sacrificateur, de souverain-sacrificateur, de sacrifice, là, oh! vous savez, c'est quoi offrir des sacrifices dans l'Ancien Testament? C'était prendre un animal, l'égorger, puis le faire brûler sur un hôtel. N'as-tu beaucoup qui ont fait ça ici? Dès la main. Dieu a aimé, peur de le dire. J'ai vu un animal se faire égorger dans ma vie, moi. Je suis pas de la génération qui a connu les fermes, il y en a qui ont vu ça peut-être mais moi j'ai pas vu ça. Beaucoup, c'est arrivé une fois alors, j'ai vu une poule se faire égorger. Parce qu'on le mange après, la pauvre. c'est fait, tu en parles de ça, c'est quoi ça C'est plate ça. C'est pas intéressant pour nous, on n'est pas de cette culture là nous autres. C'est ça qu'on va vivre là. La perfection, c'est un mot qui revient. Je veux juste vous faire réfléchir un petit peu sur le thème perfection avant qu'on aille trop loin. Parce qu'on va aborder le texte que je vous ai lu tout à l'heure un petit peu aussi. La perfection, là, ça revient 14 à 15 fois dans une forme directe. Les mots qui sont utilisés, c'est perfection, parfaitement. Euh... Une minute, faut que je les trouve. Accompli, perfectionné, on les a vus dans les deux versets qu'on vient de lire. Parfaire, le verbe parfaire, qui est rendu par élevé à la perfection, parce que des fois il est au passif, etc., il et, est utilisé euh, neuf fois. L'accomplissement, c'est toujours en passant le même mot hein, dans le racine grecque, c'est toujours, c'est le mot, je vais vous le dire, vous comprendrez bien, tel, « téléos » ou « téléoi », c'est le même racine de mot en grec. Nous autres, on ne voit pas ça en français parce c'est traduit, façon différente, ce pas toujours le mot « perfection », c'est « accomplissement », c'est euh, « élevé à la perfection », c'est rendu de, de manière différente en français. Mais en grec, c'est toujours le même mot. Et depuis le début de l'Épître, première mention de la perfection est, est au chapitre 2 et au verset 10. L'auteur, Dieu dans sa sagesse, a déjà annoncé qu'il va nous parler de la perfection. Mais dans le passage qu'on va étudier Les trois les trois chapitres suivants qu'on va étudier ça revient sept huit fois le mot perfection. Donc quand il veut nous il veut qu'on tienne vers la perfection, il veut nous parler de cette perfection là aussi. Que Dieu a fait avec la nouvelle alliance, avec le nouveau souverain sacrificateur et Il veut qu'on en saisisse ses profondeurs. Il veut que ça imprègne nos vies. Verset 10 Il convenait en effet 2 10 Il convenait en effet celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à l'avoir beaucoup de fils. Il va à l'accomplissement, à la perfection l'auteur le, le par les souffrances, le prince de leur salut. Les thèmes qui sont dans l'Épître aux Hébreux, on les a dès le départ, mais ils sont développés progressivement, intercalés avec des exhortations solennelles par rapport à la foi à rapport à notre réponse et c'est pour ça que le chapitre qu'on étudie actuellement il y a pas commencé au début du chapitre à la fin du chapitre 4 il y a eu un intermède relatif à l'exhortation et on reprend au début du chapitre 7 le thème du souverain sacrificateur il y a le début du chapitre 6 aussi là, qui est lié à ça et c'est comme ça que le thème se développe et le véritable développement intervient dans les trois prochains chapitres dont on va voir qu'une petite partie de ce matin. Retenez ça, le terme « perfection », c'est un terme non négligeable dans les aux Hébreux. C'est pour ça que je vous ai dit, oui, il y a la tendance à accomplir dans la vie des gens qui sont les lecteurs, mais c'est surtout que Dieu veut nous porter vers ce qui est vraiment la perfection dans la réalisation de son plan de salut pour l'humanité. Et c'est évident qu'il veut nous parler de Jésus-Christ, du ministère qu'il exerce qu a exercé en venant sur la terre, mais surtout du ministère qu'il exerce aussi actuellement. Et ça, ça nous porte à son retour. Ça nous fait regarder au-delà du voile. Ça nous fait entrer dans le secteur de Dieu maintenant. On est déjà dedans, mais on n'a pas toujours conscience qu'on est là. Fait que le terme « perfection », là n'oubliez pas, il va revenir, euh, juste rapidement, il va revenir la partie du chapitre 7. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revenir vais venir, euh, neuf fois. Une dizaine de fois. Il a utilisé un petit peu avant, mais neuf fois. Un autre mot qui est important, c'est « souverain sacrificateur ». Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous avez jamais remarqué ce mot-là, « là changer de lunette ». On s'en fâche dedans tout le temps. Puis là, on arrive à une étape où il va dire « Je l'ai déclaré souverain-certificateur, Dieu le juré, il l'a déclaré souverain-certificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et qui, cette vie-là? C'est compliqué, ça. 16 fois qu'il revient dans l'Épître. On... Dieu, a-t-il un message à nous enseigner, là-dedans? Y a -il quelque chose qui veut nous apprendre qu'on n'a pas saisi? Possiblement. Mais encore là, un souverain sacrificateur implique de connaître que ça veut dire, un souverain sacrificateur, avant que Jésus arrive, pour comprendre encore la perfection que Dieu a faite avec lui. Et le Seigneur veut vraiment qu'on goûte à cette perfection-là. Pas qu'on goûte, mais qu'on la saisisse par la foi et qu'elle imprègne toutes nos vies après. Je vous faire remarquer le terme du souverain-explicateur, rapidement, ça a été annoncé dès le chapitre 2. Si vous regardez à la fin du chapitre 2, bien que non développé à cette époque-là, mais il a quand même dit des choses au niveau du souverain-explicateur. Juste après le premier avertissement, vous vous rappelez le premier avertissement solennel C'est dit au verset au début du chapitre 1 nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendu de peur d'être emportés loin d'elles. Au verset 4 du chapitre 2 ayant à dire au verset 3 comment chaperons-nous en négligeant si grand salut? Il y a toute une série d'exhortations solennelles dans le début du chapitre 2. Maintenant la fin du chapitre 2 est consacré au souverain sacrificateur. Au départ, il va il va faire le lien entre le fils de Dieu C'est le nouveau souverain certificateur. Et on voit ça à la fin du chapitre 2. En conséquence, chapitre 17, il nous parle dans le fond de l'incarnation de du Fils de Dieu dans la personne du souverain certificateur par excellence, selon l'ordre de Melchizedek. Et à la fin du chapitre 2, au verset 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain. » « Sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Vous allez le voir, quand on compare le souverain sacrificateur terrestre, ce qu'il faisait, puisque le, nouveau, le, le souverain sacrificateur par excellence a fait, il a fait l'expiation des péchés du peuple. C'était une tâche du souverain sacrificateur terrestre de faire ça. Le problème, c'est que le souverain sacrificateur terrestre ne pouvait pas le faire de façon parfaite il est obligé d'offrir jour après jour des sacrifices non seulement pour ses propres péchés mais pour ceux du peuple ça nous est dit quelque part dans l'épître aux hébreux mais ici à la fin du chapitre 2 ce qui nous est dit c'est que souverain sacrificateur par excellence le fils de dieu est souverain sacrificateur il s'est incarné et il joue ce rôle là mais il ne développe pas encore après ça il va avoir une exhortation une deuxième exhortation solennelle reliée à la foi Regardez les Hébreux, ils ont pas voulu marcher par la foi, ils n'ont pas rentré dans, le, dans, la, dans la paix de Dieu. Dieu a même envoyé une malédiction sur eux. Vous vous rappelez du passage-là, on ne pas en détail là-dessus. Et là, on arrive à la fin du chapitre 4, ils vont va nous parler encore du thème du souverain sacrificateur Au verset 14, ainsi, il va remarquer qu'il... Après son intermède de son avertissement, il reprend avec le même thème. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain-instrucateur, en passant les superlatifs dans l'Épître aux Hébreux, c'est une autre caractéristique de l'Épître. Grand, meilleur, plus excellent, perfection, ça n'arrête pas. L'auteur que Dieu a choisi déborde de, de, de superlatifs dans toutes ses expressions concernant la nouvelle alliance, le nouveau souverain-instrucateur. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner aussi par ça. Ici, puisque nous avons un grand souverain-sécurateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain-sécurateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Si vous retournez au début du chapitre 2, il parlait justement d'un souverain-sécurateur capable, en parlant du Fils de Dieu, capable de compatir à nos faiblesses. Il reprend avec le même thème Mais là, va aller un peu plus loin il va comparer un peu les deux souverains sacrificateurs celui terrestre qui descend de l'ordre d'Aaron avec celui qui vient du ciel selon l'ordre de Melchisédek et c'est là qu'on va voir le premier mot première mention de Melchisédek dans l'épître aux Hébreux si vous cherchez avec online bible faites une recherche dans les dans tout le texte des au sujet du mot Melchisédek vous avez Genèse vous avez le Psaume 110 qui en mentionne une fois Genèse 14 ouais tu as raison trois, quatre versets qui parlent du Melchizedek. Vous avez l'Op. 110, un verset, celui qui est rapporté ici dans le texte, et vous avez Hébreu. Toutes les autres mentions sont en Hébreu. Ça qu'on ne connaît très rien de Melchizedek si on n'avait pas l'Épître aux Hébreux pour nous faire comprendre. Et c'est pas tellement Melchizedek qu'on veut nous faire comprendre, c'est celui qui a été établi sous le selon son ordre, selon Melchizedek la convension de Melchizedek, selon ce que Dieu établit comme étant la, la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Comprenez-vous C'est pas tellement Melchisédek qui est l'objet ici. On a besoin de lui pour comprendre le nouveau Le souverain sacrificateur par excellence que Jésus. Et vous voyez au début au verset au chapitre 35 au verset 5, Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Ce pas Jésus-Christ qui a dit « Moi, je suis souverain-certificateur ». C'est Dieu qui le lui a dit dans l'Ancien Testament, en psaume 110. Et le verset qui est cité au, au chapitre 5, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça, c'est n'est pas l'opsaume 110, mais comme il est dit encore ailleurs, « Tu es certificateur pour toujours », ça, c'est l'opsaume 110, selon l'ordre de Melchizedek. Et là, dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, ça parle de Melchizedek. Pourquoi Dieu dit que le souverain sacrificateur qui est Jésus et selon l'ordre de Melchizedek. C'est important qu'on le place. Les Melchizedek n'appartient pas à la sacrificature lévitique. Ça nous est dit, on va l'étudier tout à l'heure. C'est complètement séparé de ça. Et Dieu veut qu'on saisisse quelque chose à partir de ça. Puis là, on pourrait faire établir une comparaison entre les, les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron et le nouveau souverain-sacrificateur qui, lui, est compatissant. Il est compatissant, pourquoi? Pas parce qu'il a commis des péchés comme nous, parce qu'il a été tenté comme nous, sans commettre le péché. Donc, il connaît la tentation, on avait déjà parlé, et c'est un sacrificateur qui peut nous secourir. C'est pour ça qu'il nous est exhorté à la fin du chapitre 4 d'aller au trône de la grâce pour demander du secours quand on est tenté parce qu'il connaît la tentation, mieux que tous nous autres ensemble réunis. Mais c'est comment il résister. Puis c'est comment nous faire grâce dans cette situation-là. Parce que nous, on a besoin de ça d'apprendre de lui. Et le trône de la grâce, on va le voir, c'est le tabernacle céleste où le souverain sacrificateur Jésus, Christ, fils de Dieu, est là, présentement. Et on est exhorté à aller dans ce tabernacle-là, où Dieu réside, parce que le tabernacle, le temps c'est la maison de Dieu, et le souverain sacrificateur, qui est Jésus, qui est un de nous, il est aussi de Dieu, mais c'est un de nous, c'est un homme, habite, il nous permet d'entrer dans ce tabernacle-là, et vous le voyez, pour pouvoir trouver du secours. C'est de comprendre à quel point c'est grand. Et si vous ne comprenez pas ce matin, vous allez devoir faire des, aller lire dans l'Ancien Testament et, et comparer des choses que l'épître aux Hébreux vous demande de le faire. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Maintenant, revenons à notre texte. La première partie de notre texte c'est encore relié au domaine de la foi, à la persévérance de la foi, mais c'est relié à un serment. Dieu a juré, il a pas besoin de jurer, mais il fait Il y a trois jurements qui sont rapportés de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Le premier, c'est quand Dieu a juré, je l'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est à propos d'Israël. Le deuxième jurement, c'est quand Dieu jure ici, il est rapporté. Quand Dieu a juré Abraham, que sa, la bénédiction qui est dite ici, là, euh, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité mais ça ça nous est rapporter partiellement si vous allez dans Genèse 22 c'est à ce moment-là que Dieu jure à Abraham il a fait une fois à Abraham il l'a juré quand Abraham est venu pour offrir son fils Dieu l'a arrêté il allait égorger son fils ça. Dieu l'a arrêté il dit non, non je sais maintenant que tu me refuses pas ton fils ton fils ton unique il y a prévu avec un, un bélier Dieu lui apparaît, il lui dit, « Je le jure, parce que tu as fait cela, parce que tu as eu confiance en moi. Je le jure, par moi-même. » La bénédiction qui est dite, qui est rapportée ici. Est intéressant que c'est quand la foi d'Abraham a été mise en évidence que Dieu est arrivé avec un serment. Regardons ça dans notre tête. Le troisième serment, quand il cite au début du chapitre 5 le... Au verset 6, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » L'auteur va, va ramener cette promesse un peu plus tard dans le texte. C'est en dehors de notre texte matin, mais c'est au chapitre 7. Et au verset 21. Il a cité partiellement la première fois le texte du psaume 110, mais la deuxième fois, il va le citer au complet. <coughs> « Il « Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus, lui, elle l'est devenu avec serment par celui qui a dit, « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Donc, le troisième serment concerne la déclaration que Dieu fait au sujet de son Fils. Mais en tant que représentant de l'humanité, que Dieu élève à la gloire du souverain sacrificateur, pas n'importe lequel, celui qui entre dans le tabernacle céleste. Ça fait si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère avec les promesses de Dieu, ou qui avait de la à croire à Dieu, le serment que Dieu fait ici, c'est pour qu'on trouve un puissant encouragement un puissant incroyablement Dieu, il y a pas a pas juré souvent dans les écritures. On en a trois trois serments qu'il a fait là, qui sont rapportés dans l'épître aux Hébreux. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas fait la vérification. Peut-être allez en trouver d'autres, mais il y en a pas beaucoup. Quand Dieu dit il, il jure à Abraham, il parle pas seulement à Abraham, il parle à tous ceux qui sont les héritiers de la promesse, il parle à nous. Et quand il parle au sujet du souverain certificateur, Jésus selon l'ordre de Melchizedek et qui jure que Jésus est établi selon l'ordre de Melchizedek. garde à quelque part, c'est quelque chose d'inébranlable. Inébranlable. On peut pas tasser ça. Au verset 20, verset 19 du chapitre 6 qu'on a lu ce matin, vous comprendrez que je ferai pas tous les versets avec vous. Je suis pas capable puis on va arrêter dans cinq ou dix minutes maximum. Je vais juste vous montrer les plus grandes perles. Cette espérance, verset 19, ne la donc comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Voyez-vous c'est relié encore au travail du souverain certificateur? Vous savez que le souverain certificateur Thérèse, selon l'ordre d'Aaron, allait une fois par année derrière le voile il y allait en tremblant parce que malheureusement c'est un pêcheur. Puis derrière le voile, c'est Dieu qui réside. Même dans le tabernacle terrestre, Dieu avait manifesté sa gloire. C'est sûr, que c'était pas la maison de Dieu dans le ciel, mais c'était fait selon à partir. C'était fait le modèle qui était dans le ciel. Hein? Tu nous a parlé d'autre souvent du tabernacle de Silvain, puis tu te rappelles, c'est le modèle qui était dans le ciel. Donc sur la terre quand on regarde ce qui se passe, on a une idée de ce qui se passe dans les cieux. C'est ça que ça nous dit. Et dans les cieux, c'est le véritable tabernacle. Hein? On peut pas construire une maison de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'on n'appelle pas l'Église, le bâtiment, la maison de Dieu. Il n'y a aucun temple. Même Salomon, quand il finit fini construire la temple, il dit « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Comment, encore bien moins la maison que je t'ai construite peut te contenir. Donc, le véritable tabernacle de Dieu est dans le ciel. Le seul qui est entré là, c'est quelqu'un de, de l'humanité. Jésus, en passant Jésus, quand il est présenté comme celui qui est allé au-delà dans le ciel, il est présenté sous son nom, Jésus, son nom humain. Le nom que Dieu a dit à Marie, à Joseph, de lui donner. Et ça met l'enfer sur la, son incarnation, sur le Fils de l'homme. Oui, Jésus, il était de toute éternité avant, mais quand il nous représente comme humain, c'est l'un de nous. Et lui... À l'image de ce qui nous est dit dans le verset qu'on vient de lire, il est allé. C'est comme une encre solide qui pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Tous les mots ici sont importants. Ce des mots de 100 Pour toujours, fait sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek etc., etc., etc. L'encre ici, l'image qui est là, il y a un commentateur, et j'ai trouvé l'image très intéressante, puis c'est Gilles qui me l'a fait remarquer, euh, il y un commentateur, il dit, dans l'Antiquité, quand on avait des bateaux, des fois, on déposait pas l'encre immédiatement à partir du bateau principal. On déposait l'encre dans une chaloupe, quelqu'un allait ramer, porter l'encre quelque chose de solide. Où Jésus est entré comme précurseur, c'est ça l'image. C'est les mêmes c'est des mots reliés à, aux activités navales, reliés à un bateau, à des manœuvres de bateau qui sont utilisés dans les Grecs autres que dans la Bible. Les textes grecs qu'on voit dans autre que dans la Bible. Fait que cette espérance, c'est-à-dire la promesse avec serment que Dieu a fait, on la possède comme un angle solide. Dieu veut nous bénir à travers Abraham sans qu'on comprenne toute la la portée de la bénédiction à travers les promesses que Dieu a faites à Abraham, on va le voir beaucoup plus avec les autres promesses, ça pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur, c'est-à-dire qu'il est allé porter notre encre derrière le voile, il n'y a voile d'ailleurs, le voile est inexistant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu le déchiré au moment où Christ est allé là, il a créé le sacrifice une fois pour toutes. Il est allé porter cette encre-là, là, là on la possède, nous, comme un encre solide. Donc, on peut tirer notre bateau jusque dans le lieu très sain du tabernacle éternel. Ça, c'est des beautés qui sont dans le texte, mais qui sont pas faciles à saisir. Et si vous avez de la misère un matin que ça vous paraît du chinois parce que ça passe trop vite, ça ne vous en pas. Persévérez, par exemple. Maintenant, on va regarder les autres versets reliés à texte En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui est là au-devant d'Abraham, chapitre 7, verset 1, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Mekizédek, non, si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez tellement pas d'informations sur lui que c'est un personnage un petit peu énigmatique. Dans le sens que il vient d'où Pourtant, c'est un personnage réel à qui Abraham a donné quelque chose de réel, du butin, la dîme du butin. C'est ce qui nous est dit dans le texte ici. Et c'est pas tellement que Melchizedek est très extrêmement important, c'est que ce qu'il représente en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Il nous est dit du fils de Dieu qui va exercer le ministère selon cet ordre-là, à la ressemblance de Melchizedek. Pas qu'il va être Melchisédek. Jésus est beaucoup plus grand que dans le fond. Il transcende même Melchisédek. C'est pas Melchisédek qui est important, c'est qui vient pas de la sacrificature d'Aaron, il y a un changement qui est apporté avec Jésus-Christ, souverain et sacrificateur. Il ne descend pas d'Aaron. Jésus vient pas de la tribu de Lévis. Il vient de la tribu de Judas, pour lequel Dieu a dit rien au niveau de la sacrificature. C'est encore l'épître aux Hébreux qui nous dit ça. Hein? Il est selon l'ordre de Melchizedek. Si vous allez lire l'histoire de Melchizedek, c'est en Genèse 14, vous allez avoir trois, quatre versets qui en parlent. C'est sensiblement ce qui est dit ici. Moins les interprétations que nous présent les aux Hébreux. Parce qu'on n'a pas remarqué en lisant le texte qu'il n'y avait pas de généalogie. les aux Hébreux nous dit, oui, il y avait sans généalogie, sans père ni mère. OK? Euh, le texte dans Genèse nous dit pas que sa sacrificature dure éternellement. C'est les aux Hébreux qui nous dit ça. Comprenez-vous un peu les comparaisons? Si vous faites la comparaison, vous allez lire le texte en Genèse 14, puis vous lisez, vous allez pas savoir que si on n'avait pas les bits de Ber, on comprendrait pas vraiment qui il mais qui c'était. Mais je rappelle encore, c'est pas l'important, l'important c'est que Dieu veut montrer en nous donnant ce texte-là, qu'on vient de lire ce matin, que la sacrificeature selon l'ordre de Melchisédek est plus grande que celle selon l'ordre d'Aaron, qu'il y a un changement de choses. mettez tu vois la place des écarts, ils sont portés de retourner vers Aaron, vers les sacrifices qu'on a fait dans le temps vers ce qui était visible sur la terre, vers ce qui, apporte, qui était loin d'être apporté, la, la perfection. Ils étaient portés vers ça. Et les, Dieu dirige l'auteur des pédos hébreux pour lui, leur dire, « Regarde, vous regardez pas vos yeux à bonne place. » C'est pour ça que Dieu a fait. Vous avez oublié un petit passage dans l'Op. 110 où Dieu a déclaré un serment. « Je l'ai juré, je m'en repentirai pas. Tu es sacrificateur pour toujours. » selon l'ordre de Melchizedek. Quand Dieu déclare, c'est juste un petit verset là, dans l'Op. 110. L'Op. 110, c'est l'Op. des Sionniques. Il parle de Jésus. Ça commence au début. « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marche-pied. C'est le verset 1 du psa. 110. Il n'y a pas beaucoup de versets, vous allez voir, c'est pas l'Op. 119. Et ça parle de Jésus, du Fils de Dieu qui va régner, du Messie. Mais dans la déclaration que Dieu fait sur le Messie, il y a un petit passage. Celui qu'on a là fait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et on voit que dans le cas d'Abraham, il a reconnu en Melchizedek quelqu'un de très grand. Bien qu'il connaissait pas encore ce que Dieu allait faire avec Moïse qui est venu 400 plus ans plus tard avec la loi, il a reconnu en Melchizedek quelqu'un de grand, quelqu'un qui venait de la part de Dieu. Et on va aller avec ce personnage-là, mais le personnage de qu'on en parlera pas beaucoup. Il faut juste comprendre qu on en parle au début pour décrire à quel point le souverain sacrificateur, le Messie, est grand. Il appartient à un ordre de sacrificateur qui n'est pas celui d'Aaron. Et vous allez voir que ce sacrificateur-là, je devance un petit peu, mais j'annonce un petit peu ce qui va venir, il va offert un sacrifice parfait, excellent, à la perfection. Il s'est comporté à la perfection et l'entrée dans le roi plus parfait si c'est possible de dire ça et c'est ça qu'on va voir jusqu'à la fin et ça si ça fortifie pas notre foi ben ça peut peut-être vous décourager parce que mettons que c'est un peu plus difficile à comprendre mais le but de Jésus pas de nous décourager c'est vraiment de nous asseoir sur la, quelque chose de solide avec notre rang qui a pénétré au-delà du voile Moi, j'ai de la misère, même que j'ai entendu ces passages-là. Là, tu sais on a un tabernacle dans le ciel, que Jésus est là, qui est sacrificateur, mais il n'offre pas de sacrifice. Dans le fond, offert un et c'est suffisant pour tout. Puis, de voir à quel point c'est la place où Dieu résine que c'est grand. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que Dieu a fait chez les Israélites. Essayez de vous imaginer que le, le temple, le tabernacle terrestre, Ce pas n'importe qui d'aller dans le dans lieu très saint. Il, puis Même ceux qui avaient le droit d'y aller, ils allaient en tremblant. Et si Dieu n'avait pas fait un miracle, on ne serait, serait même pas capable d'aller dans celui du ciel. oublier ça, là. il n'y aurait pas non plus. Donc, on va convaincre.